Miguel, Miguel, ton que est lourd Miguel, Miguel, c'est le mal d'amour Pourquoi fais-tu cette sombre figure Pourquoi pleurer sur l'amour qui s'en va Ne sais-tu pas que jamais ça ne dure Pour oublier, viens danser avec moi Miguel, Miguel, le chagrin d'amour Miguel, Miguel, ne dure pas toujours in de perdu, die cederetrouwe. Onivre-toi du refrain des Ouvre les yeux, tu verras près de toi. Hier inconnu, qui est prêt à te croire. Ombrace-la, serre-la dans tes Miguel, Miguel, le chagrin d'amour. Miguel, Miguel, ne dure pas toujours. Miguel, Ta belle t'a quitté Une, deux, perdue, dix, de retrouver. Et tu verras que les pleurs se vite Quand on redit le serment d'autrefois Tu effeuilleras de nouvelles marguerites tant que tout ne connaîtra d'autres joies Miguel, Miguel, le chagrin d'amour Tu le sauras, ça ne dirait pas toujours Miguel, Miguel, quand on l'a compris, on est heureux, très heureux.